Bonjour tout le monde, bienvenue. Je m'appelle Alex, on est parti ensemble jusqu'à midi. C'est le morning de l'été qui démarre comme chaque jour, du 9 au vendredi. Voilà, on est là ensemble, c'est jeudi. En plus, il fait beau partout en France aujourd'hui. C'est ça qui est bon. Mais vous inquiétez pas, on fera un petit tour du côté de la météo tout à l'heure. Des infos solides de l'horoscope. Bref, on est parti pour une matinée ensemble. Évidemment, avec du gros son, Dance lore à max. De son Dance lore, c'est parti jusqu'à midi. C'est le morning. Et pour démarrer, Cashmere welcome. Sevens, you can feel it in the air. You see your fortune. fleurs.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 even harder to say when you know it's not true. even even harder to write when you know that tonight, that be people back home and try to to you, but then you ignore them still. All these questions that fall Like, like, would you live for it? Would you die for it? Would you ever feel? Oh oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time off. Ce sont le tout nouveau 21 Spilots en direct Juste à midi, c'est le morning de l'été Je m'appelle Alex, on est parti ensemble évidemment Avec la bonne humeur, le smile, en plus le soleil partout en France, vous allez pouvoir peut-être bronzer cet après-midi En mode cocktail, en mode apéro Pourquoi pas, avec modération évidemment Et puis nous, rajoutez-nous Snapchat, RaduMixFloor Et puis hashtag Explore si vous voulez suivre le morning et puis pour la suite c'est SREB en direct jusqu'à midi Welcome You're killing me over love da, da, da. Your kisses are the only time I listen up from your lies Ooh.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 Amir, à l'instant, j'ai cherché la radio qui vous fait découvrir le plus de nouveautés, c'est évidemment Radio Explorer et tout nouveau Red One à l'instant. Don't you need a body? Oh, j'ai bien l'accent en plus. Hein. on dirait jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Soyez bienvenue tout le monde. ce sont le tout nouveau Red One dans l'instant en direct jusqu'à midi c'est le morning de l'été je m'appelle Alex on est parti ensemble évidemment dans la joie et la bonne humeur si vous voulez réagir à l'émission hashtag morning radio mix -soir, puis on rejoint tout de suite David dans les studios avec votre horoscope du jour en direct jusqu'à midi c'est le morning bienvenue tout le monde les béliers si la journée est consacrée à vos activités la soirée est glamour et détendue on peut le dire l'été vous va bien les taureaux ce matin vous avez la forme cet après-midi c'est plus calme alors Eh bien misez sur la détente, les Gémeaux vivement ce soir et la Lune balance qui vient éclairer votre vie amoureuse d'ici là. Bon bah restez patient, les cancers la matinée met vos échanges en valeur, vous filez droit au but. L'après-midi est familial, voyez vos proches, les lions cette journée invite à participer, à parler de vos idées, en amour vous restez sur une note positive. Les Vierges vous êtes sûr de vous et cela plaît, vous prenez de l'avance sur un projet. Les balances cette journée permet de régler tout ce qui traîne, ce soir vous avez l'esprit libre pour une invitation. Les scorpions, une démarche préserve vos intérêts, vous obtenez gain de cause. Un dîner vous change les idées. Les sagittaires, vous avez du travail, mais votre dynamisme en vient facilement à bout. Ce soir, vos amis sont en rendez-vous. Les capricornes, vous saisissez une opportunité au vol qui permet d'affirmer votre savoir-faire. Vous êtes efficace. Les versos, vos finances s'améliorent progressivement. En vacances, vous faites une bonne affaire. Votre flair est excellent. Les poissons, entre la réalité et vos attentes, une relation pourrait vous décevoir. Alors cultivez la lucidité Et à toutes et à tous, surtout une très belle journée en ce jeudi. L'astrota, l'astrota. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Un vent de révolution souffle sur le camping. Ils se taper la musique de violon. Tu sais ce qu'ils disent les vieux Camping 3. Et toi tu bossais dans quoi À la SNCF. J'avais réussi mon exam parce que j'étais arrivé en retard. Ils ont trouvé que j'avais l'esprit de la maison. Franck Dubosc et toute l'équipe de Camping 3 vous attendent au cinéma. Bon plan, entretien auto euro répar, car service, il y en a forcément un à côté de chez vous. Ah, moi pour les vacances, tout est prêt. Enfin, sauf ma voiture Alors là, je te donne un bon plan Chez Eurorépar Car Service, ils ont des forfaits à partir de 59 euros pour toutes les marques 59 euros mmh. Oui, oui, vidange, freinage, clim, c'est toute l'année à partir de 59 euros Et en plus, je vais te dire, ah, bah, le service est top Eurorépar Car Service, l'entretien auto toutes marques Rendez-vous et devis en ligne sur Eurorépar.fr Réservé aux particuliers, conditions sur Eurorépar.fr Radio Flore, tu découvres toutes les plus grosses bombes du moment This is a new Ici, sur Radio Flore Radio Flore So high, so high. Baby, baby, I don't need all our bills to have fun tonight. To baby, I don't need all our bills to have fun tonight. I'm not doing this, I don't doing this. I'm not doing this. I'm not doing this. I'm not doing this. I'm not doing Denzler. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à y personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a mal donne Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que sois ou faux, tout le monde l'ami de tout le monde et l'ami de personne Laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est Non, De ma vie tu sais nada t'es tu personne qui m'étonne y grave c'est vrai t'es gentil mais t'es pas fiable encore plus fort que le mec qui n'a pas de défaut un tel et un tel sont ensemble mais c'est vrai c'est le mytho du coin qui raconte ça il a gagné au loto et zappé la mythe quand le bonheur s'approche mais jaloux pas tu l'as quitté d'après ce que tu racontes elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les y croire, laisse-les y jacter. Duba l'hypocrisie, on gavie les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. C'est pas l'artant, je m'en Et tu n'as pas idée, jeu. pourquoi verbaliser? L'ambiance est validée, est le terrain maliné. Laisse-les parler. Tu n'as Allez vos dédicaces avec le hashtag morningradmixlore Comme Maxime je t'écoute dans ma teinte au camping d'arrive à Biscaro c'est bah big dédicace va message passé et puis dédie également à Margot la plus belle Avec le hashtag morningradmixlore Si vous voulez réagir jusqu'à midi ça se passe comme ça Puis la suite avec le beau gosse Ritza Je m'en fiche de ce que les gens pensent Ces regards qu'on me lance Désormais je m'en fous J'avance Tant de pistes il t'offense Ton avis n'a pas de sens Aujourd'hui je m'en fous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 son n Donc Kayla met à l'instant, ça va aller, bah, ça va aller très bien. On dirait jusqu'à midi. C'est le morning de l'été. Soyez bienvenus tout le monde. Je m'appelle Alex. On démarre avec euh, vous euh, du gros son N'Slore et le son de l'été évidemment. Vous l'avez tous entendu. C'est Justin Timberlake pour la suite avec Sta Can't Stop Feeling. En direct à 10h35. On est là ensemble jusqu'à midi. C'est le morning. Bienvenue. I got this Off from my home, we're flying up no ceiling when we're in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that happen in my body but when it drops. Ooh. I can't take my eyes off of it, it's so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop. I shouldn't do, but you dance, dance, dance the ain't nobody leaving, so, so keep dancing I can't stop to feeling, So just dance, dance, dance can't stop the feeling. So just dance, dance, dance, go Ooh, it's something magical It's in the air, it's in my blood, it's rushing on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 But you dance, dance, dance There Ain't nobody leaving, so secure Justin Timberlake pour la suite on est là ensemble jusqu'à midi c'est le morning de l'été soyez les bienvenus tout le monde et puis on rejoint tout de suite David, pour le... la météo, Un petit tour du côté de la météo, d'ailleurs. Pour savoir s'il va faire beau du côté de chez vous. C'est parti, c'est la météo. Allez, la météo de ce jeudi 21 juillet 2016. En début de matinée, les derniers orages de la nuit vont s'évacuer. Euh, et vont évacuer surtout le quart nord-est et le nord de Rhône-Alpes. En cours de matinée, les orages se réorganiseront par le sud-ouest. et Dans l'après-midi, le risque orageux touchera une large zone allant des Pyrénées à la Champagne-Ardenne, au nord-est de la région Rhône-Alpes. L'activité pluvio orageuse sera plus marquée près des reliefs. Le pourtour méditerranéen et la Provence garde un temps plutôt calme et ensoleillé de la façade atlantique au nord du pays quelques ondées sous un ciel plus variable en revanche les nuages seront nombreux sur la Bretagne et la Basse Normandie pourront s'accompagner d'un petit peu de pluie les températures minimales 14 à 20 degrés localement 20 ou 22 sur les régions de l'Est cet après-midi les maximales atteindront 24 à 28 degrés sur le nord-ouest du pays 30 à 34 degrés sur Rhône-Alpes et l'intérieur méditerranéen voire 35 de la Basse-Vallée du Rhône et 27 à 30 degrés partout ailleurs Kiedy śpimy, śpimy, śpimy, la la la la śpimy, en Paris, une découverte Radio-Explore puis vos également ici avec le hashtag Morning Radio MorningRadioExplore comme Théo dédié à la meilleure radio radio mais merci à toi ça fait plaisir, dédié à Margot et Nonos, les princesses, ben, message passé puis Fanny, le son de Radio-Explore à fond dans la piscine du camping à 10h du mat ça fait plaisir, ben, merci à vous en tout cas pour vos messages, on est là jusqu'à midi c'est le Morning Radio-Explore à la suite avec Komodo Sound of Legion welcome et bon réveil Mixflor. Radio Mixflor, un max de son danceflor. One, yeah! Mixflor, ah, yeah. ah, ah, ah, ah yeah. Un max de son danceflor. Mi fuerza mi sondrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche, en la sombra me niega el sol. Mi fuerza mi sondrisa, aquí te lo regaló yo. Tu vas tu una sondrisa, vivo al mundo. J'adore ce son et mes bonne humeur Dia avec un kanji Le tout nouveau, Sonrisa On dirait jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, puis la dernière bombe de Déro, bailard' c'est le son de l'été, ça arrive dans moins de deux minutes, Reste avec nous On en dirait jusqu'à midi, welcome tout le monde Radio Mix Radio Mix Un max de son dance Un max de son dance Un vent de révolution souffle sur le camping Tu sais taper la musique de vieux Tu sais ce qu'ils disent les vieux Camping 3 Et toi tu bossais dans quoi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 Radio Mix -flore. tu découvres toutes les plus grosses bombes du moment. This is a new hit. Ici is. sur Radio Mix Floor, Radio Mix -flore. No Mueve, dale, dale De son dance floor. Un max de son dance floor.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 Les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça, Ma beauté repose sław, les pole co za Jeszcze pole co za, jeszcze pole co za Jeszcze pole co maintenant tu m'abandonnes, j'ai pole dans les rues pole co j'ai jeszcze dans les rues jeszcze pole j'ai tout gâché, pole co sur jeszcze pole co za, jeszcze pole co za, jeszcze pole co za, jeszcze pole co za,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 Cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je vais mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je vais dans les rues, je vagabonde. Je vais dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'adore ce son Maître Gimis à l'instant, ma beauté. Évidemment, c'est le titre du film du camping, évidemment, qui est actuellement au cinéma et puis non en non, direct avec vos C'est le hashtag Morning Radio Floor comme Quentin Dédié à Steph, Coco, Kev et Laurent qui vous écoutent, et ben merci à toi, ça fait plaisir et puis Adeline également. Écoutez Alex sur Radio Floor dans sa cour avec le soleil, c'est le top du top. Bisous bisous, et ben, merci à toi, ça fait plaisir et puis la suite. D'ailleurs Père Lopez en direct jusqu'à midi c'est le morning de l'été. Welcome tout le monde. You gon' get your act together I ain't so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 J'étais pour ton mal parlé, dans deux sales affaires, nous on marche à la fin, j'ai que ça les dérange, j'ai ça les dérange j'ai qui pensent ce manteau, nous marche à la fois, j'ai que ça les dérange, j'ai ça les déranges, j'ai qui pensent au manteau, on en a rien à foutre Pote potes, pas de bluff, pas des eh, on est comme les trois pas de j'en fais trop On a les mêmes enfêtes eh, Je regarde trop la télé eh, Ils m'ont fatigué, sont plein de salidées, font pas m'analyser, moi je tiens toujours ma parole oh, nanana, nanana. Ils m'ont fatigué, font plein de sa idées, à trop m'analyser, moi je tiens toujours ma parole Toujours ma parole Pas il -y, laisse parler, vas-y laisse les faire Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire Jeanne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire J'ai des potes mal parés, dans deux salles affaires on marche à la folie, j'ai ça les dérange, j'ai ça les démange, je ne pense au monde pas. On marche à la folie, j'ai ça les dérange, j'ai ça les démange, je Nie On en a rien à foutre, crois pris pour rien. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle ça rigole. On a déjà nos promesses de paroles. Et qu'est-ce ça do ça peut te foutre, peut te foutre? Nous On va d'où On vient tout en bien. ma route. Je marche à la parole. On a dit laissez parler vas -y, laisse les faire Moi je vais pas m'en aller Je vais pas me laisser faire Je traîne plus dans vos soirées J'en ai rien à faire J'ai des potons mal barrés Dans deux sales affaires Nous on marche à la parole J'ai ça les dérange J'ai ça les dérange J'sais qu'ils pensent sur notre dos Nous on marche à la parole J'ai ça les dérange J'ai ça les dérange J'sais qu'ils pense sur notre dos Nous, on à la parole Le morning de l'été en directant jusqu'à midi. Je m'appelle Alex, on, je vous accompagne hein, ici même. Tous les jours du lundi au vendredi, ça se passe comme ça ici. Puis vos également euh, en direct avec le site de jeu pointfr dédié aux petits couples hein, Mohamed et Laila, ils sont mignons. Mohamed et Laila, ils sont petits mignons. Juste après la dernière bombe de souffle. Même pas le temps de lui expliquer. C'est le temps qui court. Mm. Pour tout ce mal, je suis désolé. Eh, eh. Encore une fois, j'ai tout caché. Eh, eh, eh. Mais c'est le temps qui court. Le eh. temps qui C'est le temps qui court. C'est le temps qui court, Mais c'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court c'est eh, le eh. temps qui court. Mais à coup pas. Je lui dis qu'elle m'a fatigué, eh, eh cause d'elle que je vais tout lâcher, eh, eh pas comment lui expliquer, eh, eh Un jour je finirai par m'embarrer, eh, eh Mais c'est le temps qui court Cours, court, court, court Mais c'est le temps qui court Je suis désolé, eh, eh encore une fois j'ai trop eh to czas, który minął. Ale to czas, który minął. Ale to czas, który to czas, który minął. Ale to Avouez, à demi-mot pardonner Tout est défaut Avouer, à demi-mot pardonner Mais c'est le temps qui court Salaire mais je parle des petits On m'a dit qu'à fouguette la concurrence vois que des abrutis Va doucement sur Qui me suivent sur le de Twitter ouais. Ma chérie me pose pas l'amour et tu Il t'a digné c'est ça qui me fait hey. peur Tous ces enfoirés qui passent au Maroc ouais, C'est pas ta m'envie. Oh, oui. J'ai pas dit je dépêche Je connais pas mon salaire Mais c'est pas des oh, oui. On m'a dit qu'à foudre la concurrence Je vois que des abrutis oh, oui. Tous là pour le même but Un act de son Dead Radio Mix Flow. Radio Mix Flow. J'ai foi en l'avenir depuis que je t'ai trouvé. J'ai tant de choses à te dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance si seulement tu m'accordais au moins une chance. J'aimerais faire ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts mais j'ai mes qualités. J'aimerais pas savoir ce que tu penses, même si à mes yeux c'est une évidence. D'illustrer la femme qu'il te faut, mais surtout n'hésite pas, laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve, tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve, si tu me laisses la première place, oh, baby.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 Pour râmer la main, de ta vie tu me laisses place Ale dan dan dan dan dan, ma to kier dan dan dan dan. ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première. J'adore ce son le tout nouveau kill vers l'instant, celle qui te faut en direct jusqu'à midi, je m'appelle Alex, on est parti ensemble, comme chaque jour, hein, du lundi, lundi au vendredi, le morning de l'été, c'est comme ça que ça se passe, juillet août. Si vous voulez réagir l'émission, hashtag Morning, Radio Export sur Twitter et sur Facebook. Et la suite, j'adore ce son Major Laser le son de l'été, ça s'appelle Boom, en direct jusqu'à midi. Je compte sur vous pour lâcher tous vos messages. Got a body like Baywatch. Baywatch. I'm at a head playoffs. Ooh, yeah. Tim bottles, wrote Tim Mo. Told him mo. move her ass to the tempo. Hey. Is she really with the shit though? Shit, though. Really, is she really with the shit though? Shit, though. We got champagne and vodka. Moons with me if they need a pile Most oh. niggas hate real niggas. Get money. Get, money. get money. All motherfuckers oh. that. Baby drop oh. it to the ground like your ass bitch. Yeah. Back it up like gas, yes, bitch After the pill, I'm smashing yeah.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 Max de son hours,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 You don't gotta go to work. Work, work, work, work, work, work, And my body do the work. Work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow. Oh, oh. We can work tomorrow. Oh, oh. Yep. Ooh, yeah. Girl, gotta work for me. Work for me. Can you make a clap? She no ass for me. me to the ground, pick it up for me, look back at it all, I'm for me, oh, yeah. Putting it work right like my time She she it like a 63, I'ma buy a new Celine, let her ride in the foreign with me, Oh, she the bank, I'm her boo, and she down to break the moose, ride or die, she gon' go, I'm gon' jump, she finesse, I fight both, she take that, put in over, time I got to go En direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, soyez les bienvenus tout le monde, 11h passé de 19 minutes, c'est ici que ça se passe ensemble évidemment jusqu'à midi si vous voulez réagir Hashtag morning, Explorer et moi je pète la forme hein, Ce jeudi, évidemment dès demain on démarre le week-end Et dès demain je serai avec vous en direct de 10h à midi Partout dans la France avec vous Et puis là jusqu'à midi et eh ben L'horoscope qui débarque dans moins de 3 minutes Si vous l'avez raté tout à l'heure On se fera un petit tour avec David qui sera là avec nous Et puis là le tout nouveau collectif métissé Il se met en forme hein, De bonne humeur, oh ouais oh oui, ça débarque dans moins de 2 minutes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 Radio Mix tu découvres toutes les plus grosses bombes du moment. This is a new hit. Ici sur Radio Mix Floor, So yes, sure. possible Radio mix floor, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Strong again. When all is lost, I will comfort you. Tour de Singalavince, une nouveauté. Et bien rejoindre David tout de suite. Hein, si vous l'avez raté tout à l'heure, l'horoscope du jour en ce jeudi en direct jusqu'à midi. C'est l'horoscope tout de suite. Le morning de l'été jusqu'à midi. C'est ici que ça se passe en direct. -top. -top. Les béliers, si la journée est consacrée à vos activités, la soirée est glamour et détendue. On peut le dire. L'été vous va bien. Les taureaux, ce matin vous avez la forme. cet après-midi c'est plus calme. Alors.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 Perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Oh, oh, oh. Le diable s'habille plus en Prada. Oh, oh, oh. Les hommes lui ont fait des poches, lui ont pris sa femme et ses courses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada.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 L'enfer n'est plus chez moi, mais belle et bien chez vous monsieur Mais l'époque a changé Les hommes n'ont plus besoin de moi, oui l'époque a changé J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi Le diable s'habille plus en trademps Le diable s'habille plus en pas Le chap s'habille plus en pas oh, oh, oh. Le chap s'habille plus en pas oh, oh, oh. Les hommes lui ont fait des poches, Lui y ont pris sa femme et ses Il n'a plus d'artilles sur le globe Depuis qu'on lui a pris son job Oui, l'élève a dépassé son maître Oui, l'élève a dépassé son maître alors ce sont le tout nouveau Chris Bond à l'instant sur Radio X jusqu'à midi. c'est le morning de l'été, ça se passe comme ça. Et puis si vous voulez me suivre sur Twitter, n'hésitez pas Alexis Mix Floor. Voilà, Et puis sur Snapchat, rajoutez-moi Alexis Radio pour suivre toute l'actualité évidemment. Et puis je vous fais découvrir les coulisses des studios, ça se passe comme ça ici. Et puis je me suis dit, allez, il y a du soleil un peu partout en France. Je me dis on va s'enjéiller avant le week-end. Je me suis dit, un petit franco, ça serait bien Un petit peu euh, du genre, coller la petite, là. J'adore ce son. En plus, euh, on le balance fort dans les discothèques en ce moment. C'est numéro un, un peu partout. Et s'en s'enjéiller jusqu'à midi. Ok, KLM, j'ai envie de dire. <rire> on dirait jusqu'à midi, c'est le morning. Bienvenue. Mon ami, je dis, ouais. tu ne danses pas. Euh, comment je devrais danser J'attends un appel de ma mère. Ah okay, Mon ami, je dis, tu ne vois pas les filles, on t'invite à un joker et toi tu viens pour taper les styles. Je wandassis-toi, Mon ami, il y a quoi Si tu n'avais pas envie d'un joker, Mola, il fallait rester chez toi. Faut pas nous gâter la fête, hein. faut pas nous prendre la tête, hein. Depuis depuis, je te vois, on dirait que tu n'as pas l'air dans ton assiette. Hein? Papa, si ça ne va pas, tu peux toujours aller te coucher. Parce que ici c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. On est là pour s'amuser. On est là pour s'enjailler, même la police ne va pas nous arrêter. C'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de petites, fais ton choix. Si tu ne sais pas comment faire, un mot là, fais comme moi. Récupère la petite, angoisez la petite, embrouillez la petite, et maintenant Te trompe pas, Dans la fête on ne se comporte pas Chez nous le lait ne se donne pas La vie appartient à ceux qui ne dorment pas Amuse toi mon ami Et surtout arrête de cogiter La vie est tellement belle Si tu as l'occasion de fêter faut en profiter Il y a les filles Il y a les filles Il y a toujours de l'as Les mandiaja et les matongo Il y a toujours de lolo Les babouches et les pointus Et même si tu choses le 80, mon frère, aujourd'hui tu vas trouver ta pointure. Choisis ton couloir, tout n'est pas de choisir ta petite. Mange-la avec appétit. Et si tout le monde montre-lui que tu n'es pas un petit. Ne lui donne pas le lait. Aujourd'hui c'est la finale. Mais avant de la coller, attends d'abord mon signal. Récupère la petite, embrouillez la petite, angoise la petite. Et maintenant, collez la petite. Coller, coller, coller. d'abord la fête à coller les bêtises Ce soir c'est la dégaine, fais bouger ton corps Le mouvement est trop chic tiens sur la piste de danse, ne pleure pas de temps Car ce soir ça va trop vite Je t'assure ici tout le monde est fou Tu fais chez nous l'ambiance est super cool Mon ami Colin, la petite et montre lui que tu dépasses même le super glue Le show est activé, faut pas paniquer Le budget est appliqué, il est qualifié Et ce soir tu vas kiffer, aujourd'hui c'est interdit de se fatiguer et ça tu le sais Alors t'amènes des potes, on va s'amuser Jusqu'au bout de la nuit Mon ami coller petite c'est lui Récupé la petite, angoissé la petite, embrouillé la petite, et maintenant collez la petite. Radio Mix un, un, un max de, de son Dance Floor Un max de son Dance Floor Zdjęcia Fais doucement, fais doucement, fais doucement T'as peu coûté, tes peu ça dépasser, tes peuples, ton langage c'est comment La soutie, les fumées, les bagarres, la fondez, mes chaussures, fais doucement T'as tes ta gesture, tes chicots, ta muscu, ton projet c'est comment oh, oh, T'es déjà une galère pour ta life oh, oh, Faut que tu t'arrêtes ici, tu t'en ailles N'en fais pas trop Faut pas forcer N'en fais pas trop, Faut pas forcer non, fais pas J'adore ce son, Axel Tony à l'instant, faut pas forcer Et bah oui, c'est sûr qu'il faut pas forcer, c'est l'été, on est là ensemble jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, puis dans quelques instants, c'est Black M, le tout nouveau titre, la nuit porte conseil, ça débarque dans moins de deux minutes, et nous on est ensemble jusqu'à midi avec le hashtag Morning Flor. à tout de suite les amis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 This is a new hit. A new hit. You had your mix alone. had A so. Du mix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 Dans ma vie j'ai vu la passion La passion qui te fait faire toutes sortes de choses Dans feu de le feu de l'action Le feu de l'action qui brûle peu importe ta décision J'aurais pas dû faire de ma réalité une fiction Peut-être que France était bée C'était la vraie définition de l'amour La fierté c'est bien Mais quand la femme de ta vie te regarde pour ta boue. J'ai beau faire le dur Mais c'est elle qui porte mon enfant avec bravoure Et tout ce qui se passe autour Je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup Je ne veux pas sortir, je veux m'isoler, je suis déboussolé Même avec du monde, je me sens seul, je veux m'isoler, je suis désolé, j'ai cogité toute la nuit, et j'ai cogité toute la nuit, et j'en ai fait le tour de ma vie, et j'ai cogité toute la nuit, toute la nuit. Dance un max 200 dance De l'or et des femmes, le diamant de l'or et des femmes, et de l'amour en pour toi Ma chérie combien tu t'as tu t'appelles je toujours pas compris le nom de cette musique combien tu t'appelles ça ne nous absolument rien à dire <rire> allez voilà c'est l'heure de vous quitter pour euh, ce matin voilà on se rejoint évidemment pour la dernière de la semaine dès demain en direct 10h midi dans le morning de l'été plein de bonnes choses demain matin et plein de nouveautés rendez-vous demain matin 10h midi dans le morning de l'été je vous quitte avec le Son and d'Aluna George ciao ciao et à demain salut Just after I had my turn Un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Ohé, ouais. tout le monde vient chanter. Allez, allez, sur le son de l'été. Oh ouais. tout le monde vient danser. Allez, allez, vous pouvez me balancer. Radio Mix floor. Radio Mix floor, un max de son dance floor. One, de son dance floor. Zdjęciał Radio Mixplore, Radio Mixplore, Radio Mixplore, Radio, Mixplor. Radio Mixplor. Un max de Son Densfloor Radio Mixplore, un max de son dense floor. Mon fils est loin, c'est quoi cette vie? Mes réminiscences, des coïncidences, plus j'y repense, au fond je me dis si c'était. A Wszelkie Za Radio Mix Flore, Radio Mix Flore, Radio Mix Flore, Radio Mix Flore, Radio Mix -flore. Un max de son dance floor. Radio Mixfloor, un max de son dancefloor. Radio Mixfloor. Radio Dancefloor. Radio Dancefloor. Un max de son Dancefloor. Un max de son Dancefloor. Si je m'endorme, réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, ne ressentez-vous? Un temps où j'étais comme vous malgré toutes mes galères, je reste un homme debout, priez pour que je m'en sorte, prie pour que mieux je me porte, ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte, oui je vis. Squat on squat, Si je chęt, c'est pour qu'on regarde. Ne serait-ce qu'un petit bonjour. vois pas, quand je suis facile. Vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire. le temps, ne font que courir. Si je me si. le restant. Merci bien, pour oh, la pièce En ce moment c'est dur, je, je confesse Moi enfin, je vais m'en sortir, je, je l'adresse Toujours avoir un de toi, une adresse Si de toi à moi c'est dur je stresse Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse Mais bon comment faire, à part l'ivresse comme futur Mais tes promesses en veux-tu Voilà ma vie je me suis pris des coups dans la tronche sois sûr que si je tombe par terre Tout le monde passe, mais personne ne branche Franchement, oh, par les gosses qui me regardent étrangement Tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche veuillez pas Parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Si, si je m'endorsz, me réveillerai d'où il fait si. Od dehors, on lęwa santer. Pisz, fut un temps où j'étais, comme que tout, malgré tout, des galères, je reste un homme de vous. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jute pas la faute. Ne me ferme pas la porte. Si je m'en dorme, réveille Gréville. Radio Mix Floor Radio Mix Floor Un max de son dance floor Un max de son dance floor j aime, j aime. Just a choose and I'm in the round of the chill spot When she uh, walk in the whole place get quiet Told how the girl look, trust me, I think shot But uh. I know the first time, it's a girl and she hot over that? Oh man! Soon as we are uh. in the next four uh. Missing myself a carrier for my tour How much care is I'm undead and more? But it's never reached me before, me no know of I love the way she looks Her pretty face and smile got a hold on me God, And the way she moves And I need dance when I'm turning on her body Get away, she's mine This girl I don't wanna share with nobody It didn't take no time I'm about to fall in love from one guy It and turn it, turn it. Turn it, turn it. Turn it, turn it. yeah. it, yeah. Turn it, it. turn it.